Que s'éteint le toute enfance quand on est sa connaissance Il arrive un moment, à cet moment c'est à l'âge de 18 ans Ça vie vient de venir de toi. Deviner pour moi. C'est toujours pour une bonne qui lui tient bon langage. l'amour. as ce jour le plus beau. Mais j'aurais d'avec pas bon par la montre. La suite caché que ce droit le tout Quand on est sa connaissance. Il arrive un certain moment, c'est à l'âge de 18 ans. On se perd dans la dure carreau des couloirs, le sentiment quand sa vie devient étrange. Tu te vinais dans vos Ça a toujours été pour une blonde.